Chers amis, bonjour. Je vous l'avais promis, j'allais venir au studio avec une personne francophone. Eh bien, ça y est, je la tiens. Elle s'appelle Nathalie, bonjour. Na voilà. Euh, nous sommes donc là toutes les deux et puis euh, nous allons parler de petites choses de Belgique. Dites-nous, vous, vous appelez donc Nathalie Oui, c'est exact. Donc, je suis belge. Et euh, je fais des études de traduction à Bruxelles, à l'Institut Libre Mariaps. Et euh, je suis née dans la capitale, donc à savoir Bruxelles. Quand j'étais petite, je vivais dans le nord de la Belgique, en Flandre. En Flandre, donc, on parle le néerlandais. Et après avoir fait de l'expatriation à Madrid et à Singapour, je suis revenue en Belgique. Et cela fait maintenant dix ans que j'habite à Waterloo. Waterloo. Oui. Quel joli <rire> nom. Euh, pouvez s'imaginer que quand Nathalie m'a dit que vivait à Waterloo, Waterloo. C'est une ville mythique. Donc eh, nous vas parler de Waterloo, exact, Voilà, oui. très bien. Alors, Waterloo, ça se trouve où Donc Waterloo, c'est une commune francophone qui euh, se situe donc dans la province du Brabant wallon, dans le sud de la Belgique. Ce n'est pas très loin de la capitale, c'est à 20 km donc au sud de Bruxelles et euh, donc pour aller à l'école je prends le train donc tous les matins, c'est 20 minutes en train et sinon Waterloo c'est une commune donc à caractère résidentiel et commercial il y a beaucoup d'étrangers, de, d'expatriés qui vivent à Waterloo notamment des Suédois, des Anglais, des Américains Ah très bien, c'est-à-dire que c'est une ville euh, cosmopolite Exact Mais ce n'est pas n'importe quoi Non, il faut... Les... Il y a beaucoup de villas à Waterloo, il n'y a pas beaucoup d'appartements, donc c'est une commune assez assez aisée, on va dire. Oui. et euh... Combien d'habitants vous avez à Waterloo Environ 30 000 habitants, sont recensés. Environ 30 000 donc, habitants. Et c'est donc une commune qui est différente de Bruxelles. C'est une commune oui, qui n'a rien à ça voir ça avec Bruxelles. Bruxelles. Oui, voilà. Est-ce que vous dites que ça fait partie de la banlieue de Bruxelles euh, On n'utilise pas pas tellement le mot banlieue, mais c'est donc à la, péri périphérie, à de la péri périphérie de Bruxelles. Bruxelles, très bien. Et sinon à Waterloo, il y a, pour vous euh, dire un chiffre, il y a près de 6000 euh, personnes qui sont de nationalités étrangères sur les 30 000, Sur les 30 000 personnes, oui. 6000 personnes, des 30 000, 6000 sont étrangères. Et il y a également beaucoup de personnes donc qui euh, vivent à Waterloo, mais qui travaillent à Bruxelles, car euh, il fait plus calme. Euh, que Bruxelles, donc la grande ville Est-ce qu'on peut dire que c'est une ville d'ortoir En quelque sorte, oui, oui. Vous employez en, en français de Belgique le mot ville d'ortoir euh, Moi, je la, moi je l'emploie pas, non. non Mais je sais pas si en Belgique euh, Vous l'employez pas Si vous l'employez pas, c'est parce que <rire> ce n'est pas très <rire> courant C'est une expression française pour dire euh, Ciudadormitorio Une ville d'ortoir Bon, mm -hmm. mais très bien alors euh, donc Maintenant que nous savons où est Waterloo euh, Je vais vous demander et euh, Waterloo, a... c'est spécial comme ville euh, Spécial euh... C'est quelque chose spécial dans quel, euh... dans quel sens Oui, dans quel sens bon. C'est spécial, dans plusieurs, sens. plusieurs il sens. sens. Il y a une grande bataille à Waterloo. Oui, bien sûr. Et avant d'évoquer donc la bataille, euh, je voudrais préciser donc qu'il y a en fait, dans le monde entier, euh, sur tous les continents, il y a 124 toponymes qui portent le nom de oh. Waterloo. 124 pueblos, oui. qui s'appellent Waterloo Surtout dans les pays anglo-saxons, en mémoire bien évidemment de la fameuse Watay, qui a été remportée par les Britanniques et les Prussiens. Il y a par exemple une gare ferroviaire, une station de métro, comme à Londres. À Londres, la, oui. la... Oui. Waterloo Station Oui, aussi yes. <rire> <rire> au Canada, une ville qui s'appelle Waterloo, en Australie, aux États-Unis, un peu partout. Un peu partout. Oui. Bon, C'est comme ça la Salamanque Vous savez que ça va manquer ça il y en a Oui bien sûr. Ce sont des toponymes euh, qui ont eu du succès. Bon alors Waterloo, on sait pourquoi. Euh, bon oui, les Français oui. savent surtout pourquoi. Bien. Alors donc euh, Waterloo de quoi vit Waterloo euh, actuellement De que vit Waterloo Du en quelque sorte de tourisme. Est-ce que donc il y, y a plusieurs musées donc sur la bataille de Waterloo Tourisme Et, historique. Oui. Tourisme culturel. Oui. Voilà. Et, Et sinon, rien de spécial. Non, rien de spécial. Une petite, ça n'a pas, pas de... Une grande activité très caractérisée. Exact. Très bien. Bon. Alors, nous voilà donc euh, renseignés sur Waterloo. Euh, Pour ma part, je m'ai regardé le site web de Waterloo, waterloo.be, c'est oui. une ciudad comme autre cualquiera, un pueblo comme autre cualquiera. Exactement. Hmm. J'ai surtout connu donc, pour, oui, pour sa bataille. Pour sa bataille. Nathalie brûle de nous parler de la oui. bataille de Waterloo. Allez-y, la parole est à vous. En fait, je travaille euh, comme étudiante une fois par mois, donc un week-end par mois, dans un musée, Wellington. Et euh, le musée Wellington, en fait, c'était le dernier quartier général du duc de Wellington. Il y passa là les, les nuits de 17 et 18 juin 1815. Et c'est à cet endroit qu'il a rédigé son communiqué de victoire. C'est-à-dire que le le actuel Musée Wellington era un edificio que existia, era un palace tenía oui, una ça, cosa así, ¿no? Euh le le le monument, le l'édifice existait déjà. Mm -hmm. Ça a été un peu rénové, mais sinon il y a beaucoup d'endroits qui sont restés tels quels comme à l'époque. Et et Napoléon à l'ombre où est-ce qu'il également un, un dernier quartier général et c'était pas Waterloo, c'était un peu un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Oui. Oui, le pauvre. Bon, alors, et sa bataille de Waterloo, quand a-t-il lieu Donc, elle a eu lieu le 18 juin à 1815. C'est une bataille qui a duré 8 heures. Oui. Donc, euh, c'était une Alors, c'était qui contre guerre. qui donc, Il y avait les contre... Français d'un côté. Exact. Il y avait un des plus grands stratèges militaires de l'époque, donc Napoléon Bonaparte Ier. Oui. Et de l'autre côté, il y a donc une co coalition européenne qui a été conduite par l'Angleterre. Et donc, par... Euh, Le plus grand nom c'est le duc de Wellington Wellington, bien sûr. Voilà et alors Wellington, il avait d'autres il y avait d'autres d'autres oui. d'autres Il y avait donc euh, nationalités qui il y étaient avait présentes. Des britanniques, néerlandaises, prussiennes. Euh... Donc il n'y avait pas que les anglais. Voilà, donc, il y avait un... une coalition oui euh, contre les Français. Oh. Oui. Et donc c'est une bataille qui a il y avait dans la bataille au moins 900 canons, 100000 Cavaliers, 250 000 fantasins, donc c'était une grande bataille. Une grande bataille énorme. Bon, alors, on va arrêter une petite seconde, et puis on va écouter une chanson. Ok. Hein? Et puis ensuite, vous allez continuer à nous raconter ça avec passion. Je vois que ça vous intéresse oui. énormément. <rire> allez, à tout de suite is yeah. yeah. Prenons donc notre oui. bataille. Nous sommes donc le 15 juin, le le 18 juin, le 18 juin. Oui. Ah, ce mois de juin décidément pour oui. les batailles. Exact. Alors qu'est-ce qui se passe donc le 18 juin donc, Tous ces hommes s'affrontent pour déterminer le sort de l'Europe sur un champ de bataille près du village de Waterloo. Très bien. Donc euh, il faut savoir que Napoléon, il voulait euh, à ce moment-là conquérir l'Europe et donc il y a plusieurs pays qui donc ont formé une coalition et qui se sont regroupés pour euh, attaquer Napoléon. Mais il faut également préciser qu'on l'appelle bataille de Waterloo, mais elle s'est pas déroulée exactement à Waterloo. Ce sont en fait les vainqueurs anglais qui ont imposé ce nom. À cette époque-là, les Allemands l'avaient appelé bataille de la Belle Alliance et les Français bataille de Mont-Saint-Jean et c'est plutôt là que s'est déroulée la bataille. Mais le nom de Waterloo, c'est le nom qui est conservé, oui. Sinon, c'était eh, Pero euh, sabe lo curioso es que eh, aquí en España passe un poco lo mismo con la Bataille de, Ara de los Sarapiles. Mm. Eh, porque en realidad eh, los ingleses la llaman la batalla de Salamanca, en oui. vez de llamarle la batalla de Zarapilees y l'c de, de triomphe de Paris, eh, effectivement eh, mentionné Arapiles. Et les gens se demandent tous que ce que c'est que ça oui, à la pile de Sieg à Rakié c'est ça, ça la marque oui, voilà. et ça, ça c'est quand la bataille elle s'était déroulée euh, le 22 juin encore le mois de juin encore le mois juin et oui bien sûr oui <rire> je pensais que le 22 juin euh, 1812 1812 ah, ou voilà. quelque Mais vous savez pourquoi on faisait des batailles le, au mois de juin et eh bien si c'était pour essayer de d'affamer l'ennemi parce qu'on lui bousillait toutes ses toutes ses récoltes Donc, une fois qu'un qu pays n'avait plus de blé, c'était la famine. Donc, on était sûr qu'on allait dominer l'ennemi si on lui coupait oui. l'herbe sous le pied. Vous voyez Et, et, et les, les guerres commencent généralement au mois de septembre. si Quand on regarde l'historique des guerres, oui, on s'aperçoit qu'elles commencent Exactement. au mois de septembre oui. quand les récoltes sont engrangées. Vous voyez C'est oui. une question de tactique. C'est intéressant silu... de et Oui, bien de sûr. De Sinon, la bataille, donc elle a, elle a duré 9 heures et et la victoire, donc, elle va revenir aux forces coalisées. Et on estime les pertes de cette bataille à près de 50 000 victimes, ce qui n'est pas rien. <rire> il y a également à Waterloo euh, une chapelle royale qui rend hommage à tous ces victimes. Euh, après cette bataille, Wellington, qui est de, devenu est devenu un homme très puissant et populaire donc de, de Grande-Bretagne, et il est même devenu premier ministre d'Angleterre. Quant à Napoléon, lui, il sera on envoyé sait. en exil. <rire> Ah, donc euh, sur l'île de Sainte-Hélène et il va passer donc ces dernières années euh, en isolement. Voilà en isolement euh, avec un grand point d'interrogation de quoi est-il mort exact. On sait pas. Oui. Alors cette bataille euh, c'est Campo de batalla, todavia existe igual que este oui. nuestro de Arapiles. Il est devenu donc un, un lieu touristique. Euh, le champ de bataille donc accueille chaque année plus de 300 300000 visiteurs venus du monde entier. Et chaque année une reconstitution de la bataille a lieu, elle a lieu donc euh, vers le 18 juin, donc date de la bataille, et près de 1200 reconstitueurs en uniforme viennent de multiples pays, Allemagne, Belgique, France, états unis Pays-Bas, Roumanie, un peu de partout. Il y a oui. la passion qui levanta ce acontecissement. Exact, pour faire revivre une bataille donc qui a marqué en fait, l'histoire. Pues et ici, si claro, en Arapilé, s'ils ont fait une maquette eh, énorme y se tiene noticia de Elia también en un sitio web que han hecho sobre arapiles una maqueta enorme de la batalla también mm. yo, yo también eh, alucinas ¿no? cuando lees cosas yeah, esas de tú les gens que son que sontelmo que passionnés passionné par la bataille et... fasciné on est oui. fasciné Napoléon il est fascinant je voulais que oui, je vous exactement. dise on peut l'aimer ou ne pas oui. l'aimer c'est un personnage fascinant oui. c'est vrai et en 2015 euh, aura lieu donc le bi... le... le bicentenaire de voilà. la bataille oui. et là la reconstitution sera énorme on prépare déjà monumental les... ça, oui. quelque chose de monumental, monumental. Oui. <rire> très bien et alors euh, vous il y a différents monuments commémoratifs euh, oui. sur le site de bataille le monument le plus connu mais c'est bien sûr la butte du lion voilà Elle a été donc érigée par les Hollandais, quelques années après la défaite de Napoléon. Et il s'agit en fait donc d'une colline artificielle, c'est 43 mètres de haut. c'est si une butte est un cerreau, eh, le cerreau de Léon. Et, le de Léon. et euh, donc le lion est en fond de fer et il symbolise bien sûr la victoire. Et il s'appuie sur un globe qui annonce en fait le repos que l'Europe a conquis dans les plaines de Waterloo. C'est bien dit, c'est très joli. Oui. c'est vrai. Euh après après cette bataille, il n'y a plus pendant pendant quelque temps, il a, ça a été le repos. Si, tuvimos un siglo de de des Puis malheureusement, ça ça Ça a repris de oui. plus belle. Oui. Et donc euh, pour accéder donc au Lyon, il y a 226 marches et du haut donc de ces 226 mar 26 marches, on peut voir tout le champ de bataille une panorama. Oui, qui doit être impressionnant. Une, une très belle vue, oui. Voilà. Et à part la vue du lion, il y a plus de 135 monuments commémoratifs qui sont dédiés à des nations des personnalités ayant participé à la bataille. Euh, notamment l'aigle blessé, la colonne Gordon, le monument aux Belges et il y en a Oui, et nous avons aussi un monument littéraire Oui, il y a également la colonne de Victor Hugo. Voilà, bien sûr. Victor Hugo ça peut pas a écrit un poème sur la bataille de Waterloo, l'expiation. L'expiation. Et pour terminer cette émission, je vais vous en lire quelques vers. Waterloo, Waterloo, Waterloo morne pleine, comme une onde qui boue dans une urne trop pleine. Dans ton cirque de bois, de coteaux de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Europe et de l'autre, la France. Choc sanglant, des héros, Dieu trompait l'espérance. Tu désertais, victoire, et le sort était là. Ô oh, Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas, car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vécu, ils avaient vaincu toute la terre, chassés vingt rois, passés les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les l'éclairon des reins Allez, mes chers auditeurs. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.